J'ai le cœur perdu dans les étoiles Et par vagues j'ai du vague à Quand je mets les voiles Vers aucune escale Vers aucune halte Vers aucun repos Tant de fois j'ai cru Je suis resté en rade Je pose mes armes Les yeux pleins de larmes You